Merci de nous rejoindre sur le 494 49 comme tous les dimanches. La Belle Rock pendant les deux prochaines heures, de 18h à 20h, si vous étiez branchés u r le 494. 49 Merci pour votre fidélité. Nous sommes dimanche 4 avril. C'est le dimanche de Pâques. Et comme disent les anglais. La Belle Rock, 18h-20h tous les dimanches. Sébastien aux m a n e t t e s ravi de vous retrouver. Bank Holiday, oui, c'est un week-end férié, week-end de Pâques, ce qui veut dire que demain, c'est repos. On ne travaille pas Bank Holiday, ce qui veut dire aussi. Première nouveauté de la semaine et pas n'importe laquelle, il s'appelle s n The t Landskies et Cocorico. Ils sont français,、euh, français enfin presque, hein, puisque le, le chanteur, si j'ai bien compris, est gallois. En tout cas, c'est la grosse、euh, sensation. Et ceci depuis 2008, hein, date où ils ont retourné le festival des vieilles charrues. Depuis en peine,、euh, à peine 3 ans, ils ont déjà braqué plus de 150 scènes. Le premier album de ce groupe, hein, The Landskies, Bank Holiday, va débarquer en Mai prochain, le 20 mai pour être précis, Télérama a dit De u x si Block Party était français, il s'appellerait The Landskies.、Euh, moi, je rajouterai en tout cas à l'écoute de ce premier album de Cure aussi.、Hein. On aura l'occasion de découvrir cet excellent premier album de ce groupe français, donc qui s'appelle The Landskies. Au programme de Label Rock pour ce dimanche de Pâques, beaucoup, beaucoup de très bonnes choses, du live notamment, avec un retour sur la dernière session des Mardis du Grand Marais. On retrouvera d'ici à peu près 20 minutes.、Euh, Tender Forever hein, pour、euh, un, d e trois, trois titres en live enregistrés mardi dernier. En fin d'émission, on aura aussi un retour du côté des New Yorkais de Maine. On aura du live aussi avec、euh, les White Stripes. Ça, ça me fait bien plaisir. Et puis un invité、euh, en deuxième heure à partir de 19h, ça sera Denis du groupe Papapoué pour une deuxième heure qui va être placée sous le signe du soleil. Regardez le temps dehors, et b il y en a bien besoin puisqu'il commence à pleuvoir. On va mettre un petit peu de soleil dans la radio avec Denis donc, du groupe Papapoué et tout ça. Simplement parce qu'ils seront en concert gratuitement jeudi prochain du côté du centre jeunesse Pierre b é r é g o v o i à Rouen. Premier disque, donc grosse nouveauté française. Une autre, un nouvel album pour le français Boogers. Nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle As Clean as Possible. Ça sort chez Atom, le label des Tites Nacelles. Tiens.、Euh, deuxième album de ce véritable ovni de la scène française. Et c'est mon album de la semaine. C'est inventif, drôle, entraînant, rempli de pépites pop qui donne vraiment envie de taper du pied. Imaginez une sorte de gros fourre-tout qui mélangerait du rock indé-américain, du hip-hop foot-rack, du garage rock, de la bonne pop. Mélangez tout ça et vous o b t e n e z ce nouvel album. Boogers, un extrait tout de suite, c'est le single, ça s'appelle I Lost My Lungs. Vous écoutez la belle rock sur Virgin Radio 1, pop rock, et oui! Find some everywhere I have to say. I know someday I l l regret what I've just said. But anyway, where is my package? I lost my Lost My Lungs, extrait du nouvel album du français Boogers. L'album s'appelle As Clean as Possible, disponible depuis la semaine dernière, il me semble, hein, sur le label. At Home, deuxième album, donc je vous le disais, véritable ovni de la scène française. On aura l'occasion d'ailleurs de le rencontrer, de vous le présenter dans ce programme Label Rock, puisqu'il sera en concert le 30 avril, du côté du fil à Saint-Etienne, et une interview est déjà、euh, prévue. Voilà, d'autres dates si vous nous écoutez, notamment grâce au podcast le 7 avril, Boogers à la maroquinerie de Paris, le 10 au cargo de Caen, le 30 donc au fil à Saint-Etienne, le 22 mai au bikini à Toulouse, le 4 juin à la Luciole. À Alençon,、euh, le 5 juin au festival Furia de Taverny, c'est dans le 95. Le 10 juin, festival au quart de tour à tour. Et dernière date de cette tournée pour Boogers, le 11 juin du festival, le festival des trois éléphants, c'est à Laval. Beaucoup de très bonnes choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de disques reçus en ce moment et ça fait vraiment plaisir. Notamment cette nouvelle compilation arrivée pas plus tard que la semaine dernière, elle provient d'un label qui s'appelle Alter K.、Euh, la compilation. S'appelle Seriously Eric. Pour Premier o u l i n t r r r o o g a t i n p e volume hein, qui sortira en digital, ça sera le 20 avril prochain.、Euh, ça sortira aussi en CD édition limitée pour les plus chanceux. Le thème de cette compilation Seriously Eric r e g r o u p é des titres rares et inédits préférés du moment du label Alter K. Dessus, on retrouve en tout 20 morceaux, tous aussi bons les uns que les autres. Quelques noms comme ça vous balancer、euh, Black Devil, Disco Club, Van de v e e Corner Shop, John Spencer, Kim, ASM, l e Groupe qui fait le backup de Wax t e y l e r mais aussi Lisbonne, une petite douceur. Tranquillement comme ça. C'est un projet français, d'ailleurs, comme son nom le, ne l'indique pas.、Hein. Lisbonne, donc on retrouve sur une compilation qui s'appelle Seriously Eric. Ça sera disponible 20 avril prochain sur le label Alter K. Très, très bonne s chose hein, sur s cette compilation. 20 morceaux en tout. Lisbonne, c'est donc en fait Marie, une chanteuse française qui habite à Londres. Et oui, elle s'appelle Marie, je rigole comme ça.、Euh, elle habite à Londres et elle est la moitié du projet Monade, un projet parallèle de Stereolab avec l'excellente Laetitia s a d i e r Parmi les autres, Très bonne chose dessus, on retrouve trois filles qui se, sont, qui se font appeler Tamara, Kumi et Zoé. Pas trop d'infos sur ce projet, apparemment elles sont basées à Paris, une est japonaise. Il y a un album qui, existe, qui, sort de, qui est sorti en 2004 qui s'appelle Il fait tout gris. Et maintenant, un nouveau maxi de dispo qui s'appelle Ensemble, un extrait donc de cette compilation. Ça s'appelle Riff, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. I guess. We've seen how strange things can get at. i n s t r u m e n t a l dans la Bell Rock avec pour commencer les trois filles de c o n k y Duet. Je vous rappelle, c'est sur une compilation qui s'appelle Seriously Eric, et puis à l'instant, une nouveauté, nouveau Maxi signé par quelqu'un qui s'appelle Kavinsky, c'est un producteur français électro. De son vrai nom, Vincent Bellorger, il enregistre sur le label Record Makers, je crois que c'est le label de R. Toujours une référence, en tout cas c'est un troisième maxi avant-goût du premier album qui devrait paraître le mois prochain. Vous aurez facilement reconnu la patte de Guy Manuel des Daft Punk, un des deux Daft Punk. Gros son donc sur ce maxi de Kavinsky qui s'appelle Night Call, mixé en plus par Sébastien, un des, de, de, de l'écurie des Daft Punk. Donc... Disponible depuis la semaine dernière, ce maxi en digital, sorti e prévu e pour demain pour la version CD et vinyle. A noter si vous avez aimé ce son et que vous aimez sortir du côté de Lyon, Que Kavinsky se produira à Lyon le 22 avril prochain. Ça sera au Fury DV1 Club. Ce soir, du live donc avec les Wild Stripes pour terminer cette émission. Mène juste avant, mais pour l'instant, r e t o u r sur la session de mardi dernier. C'était du côté de Riorge, les mardis du Grand Marais, avec une bordelaise du nom de Mélanie. Euh, en fait, elle、euh, enregistre et produit des disques sous le nom de Tender Forever. C'était le festival donc, Les Femmes S'en Mêlent mardi dernier.、Euh, Tender Forever est Men, de son vrai nom Mélanie, artiste franco-américaine née en 1977 dans le sud-ouest de la France.、Euh, elle vit、euh, globalement du côté de Portland aux États-Unis. Pour la petite anecdote, première artiste française à signer sur le label américain c K Records, un label prestigieux dans l'underground américain, puisque c'est entre autres hein, eux qui ont découvert le jeune Beck. À l'époque. Tender Forever, nous l'album qui va sortir, il sort la semaine prochaine, il s'appelle Snare. Ça va sortir du côté de chez Vicious Circle, du côté de Bordeaux, on reste dans le bordelais. Troisième excellent album pour cette jeune artiste. Retour donc en live avec trois titres on s'écoute Got to Let Go, How Many et Heartbroken Forever. So... I'm、You're、your lover, and like war, it l a s t s Excellente、Merci. session signée Malé, Mélanie Valera alias t e n d e r Forever. Vous en avez l'habitude, les grands marais. On revient toujours dans la Bell e Rock. Sur ces excellentes dates, d'ailleurs, l'autre groupe qui était invité mardi dernier dans le cadre du festival Les Femmes Sans Mail, qui posait ses valises du côté de Rioche pour la troisième fois consécutive. On retrouvera donc les New Yorkais de Maine pour une session pas comme les autres, ça sera autour de 19h45. Juste avant, on aura eu l'honneur de recevoir Dan Denis du groupe Papapoué. Ils seront en concert, ça sera jeudi prochain, jeudi 8 avril, et c'est complètement gratuit, ça, ça, ça va se passer du côté du centre j e u n e s s e Pierre Bérégovois, du live aussi dans cette émission, pour terminer même cette émission avec les White Stripes, nouveau CD et DVD live qui est sorti la semaine dernière, évidemment impossible de ne pas vous en passer. Et puis d'autres nouveautés, on va continuer avec les nouveautés, avec un groupe qui devrait faire sensation en cette année 2010, il s'appelle Django Django. Des Irlandaux écossais, ils sont quatre, un seul single de disponible, sorti chez Rough Trade, ça s'appelle Love's Dart. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un album qui va sortir très prochainement. La Bell Rock ensemble jusqu'à 20h. Keep on going, you'll make it out of this dust bowl. You think of the one you knew that was so fair. You remember about the girl with the golden hair. Love's heart, no longer sharp. But your aim takes you wide of the mark. Love starts broken apart. If y o u w a l k i n in circles, you'll find yourself back at the start. In the near distance, you see a form. Recognize the face but you're feeling worn Rub your eyes and see there's no one around Lie down for a while she'll stay with you till you move on Love hard, n o longer sharp The end's inside, but your aim takes you wider than the mark Love's dark, broken apart If you're walking in circles, you'll find yourself back at the start dimanche 18h20h la b e l rock avec sébastien gas Vous avez découvert il y a quelques semaines, quelques mois même dans ce programme, depuis ils ont complètement explosé sur l'antenne nationale et un petit peu partout sur toutes les radios de France et Navarre, les Tudor Cinema Club, What You Know, ce groupe irlandais qui cartonne donc, premier album disponible sur le label Kitsune. Je vous rappelle que l'album s'appelle Tourist History et pour les plus chanceux d'entre vous qui auront le, la chance d'aller du côté du printemps de Bourges, et b ils seront présents, ça sera le 17 avril. On reste du côté du r o y a u m e Toujours dans la pop, nouveau single pour les quatre londoniens du groupe Good Shoes. C'est le nouveau single, deuxième extrait de leur second album qui s'appelle No Hope, No Future. C'est disponible sur le label Brille. Single pour les 4 londoniens du groupe Good Shoes, ça s'appelle The Way My Heart Beats, deuxième extrait de leur album, deuxième album hein, qui s'appelle No Hope, No Future, c'est disponible sur le label Brill. J'aimerais vous parler maintenant dans ce programme du festival. Avatarium qui va se dérouler du 7 au 10 avril le prochain du côté du musée de la mine à Saint-Etienne.、Euh, on avait couvert déjà l'événement、euh, l'an dernier où il y avait eu、euh, bah, un thème plutôt électro. Cette année, le thème choisi est celui des utopies car, et je cite, Utopier, c'est plus que jamais résister, affirmer ses différences, débattre non pas de ses origines mais de son originalité, prendre la vie comme un orgasme, bref, vivre ses rêves. Pour sa 11e édition, le festival Avatarium s'ouvre.、Euh, Donc, aux utopistes de tous bords avec une programmation encore une fois musicale qui se veut à l'image de ces utopies, c'est-à-dire originales et non exclusives. Vous aurez le droit à des musiques répétitives, industrielles, au hip-hop, en rebondissant sur le rock, le punk rock, le tout au milieu de projections, moments festifs, débats et tables rondes. Les concerts qui vont commencer le jeudi 8 avril、euh, au musée de la mine, donc à Saint-Etienne, avec les Hollandais de Sting Sisters et Suicidal Birds. Et pour terminer la soirée, les Français de zéro. Le lendemain, Donc, le vendredi 9 avril, on retrouvera quatre groupes dits Insects et Afro Classics de,、euh, qui viennent des États-Unis. On aura aussi les Burning Heads qui viennent d'Orléans et un duo mâle-femelle qui s'appelle, je sais pas comment ça se prononce, c'est g r r z z z z z Donc, je vais dire g r z z voilà un truc comme ça.、Euh, et apparemment, ils font、euh, ce qu'on appelle du punk industriel. Démonstration tout de suite en musique. Ils s'appellent donc g r r r r et ils seront au festival Avatarium. Ça sera le vendredi 9 avril au musée de la mine à s a i n t e t i e n n e Français, ils s'appellent g z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z d u z z z z z z z z s z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z t z z z z z z z t z z z z z z a z z r z z z z z z z r z z z z z z z z z z z z z z z i z z z z z z z z z z u z z z z z z z z z z e z z z z z z z z z z z z z z z t z e z n z z z z z e z z z z z z z z z z z z z z z z p z z z z z z z z z u z z z z z z z z z z z z z les Burning Heads dans la Belle Rock et aussi du côté de Saint-Etienne le 9 avril le prochain, c'est donc vendredi le festival Avatarium, excellent festival. Je peux en parler puisque j'y suis allé l'année dernière et je compte bien y retourner cette année. On verra en tout cas, au moins le, le jeudi soir. En tout cas, les Burning Heads, donc le vendredi, Just Wanna Be Me, nouvel album hein, qui s'appelle Spread the Fire, disponible depuis quelques semaines. À noter que ce groupe d'Orléans et bah fait du très bon punk rock genre californien et qu'il s o r t Des prods sur le label Opposite Productions. Le festival, donc, du 7 au 10 avril prochain. Et on continue d'ailleurs notre programmation du festival Avatarium avec la dernière soirée. Elle aura lieu le samedi 10 avril. Au menu, encore une fois, du lourd. d e s concerts de Lydia Lunch, les espagnols d e s p l e n d e r Géométrico et les français de Binaire. Si vous ne connaissez pas, ils viennent de Saint-Etienne. Ce sont deux hommes, deux machines pour un mélange de hardcore, de punk, de new wave et d'électro. Troisième album qui s'appelle Idol, qui a la Particularité de sortir sur sept labels indépendants différents, et en plus, vous pouvez télécharger tout ça gratuitement sur www.binaire.info. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain, sur le site de Virgin Radio One, www.virginradio One.fr, vous pourrez、eh、ben, à nouveau écouter cette émission et retrouver tous les liens des artistes programmés ce soir. Binaire, donc, samedi prochain, du côté de Saint-Etienne, un extrait, c'est rigolo, ça s'appelle Kétamine, bonne mine. Du bon son, donc avec Binaire, invité du festival Avatarium. Je vous le répète encore une fois, du 7 au 10 avril, dans un lieu magique, le musée de la mine, quelque peu froid, un petit peu hanté, mais en tout cas, ça se prête super bien à ce festival Binaire, donc troisième album qui s'appelle Idol. Ils seront donc du côté de Saint-Etienne au festival Avatarium pour faire un petit peu la, la promo de tout ça. Dans les studios de la Bell Rock du Beau Monde ce soir, je vous l'avais promis, ils sont arrivés, on va monter tous les micros. On va dire bonjour, salut Denis, comment vas-tu? Salut! Alors rapproche-toi bien du micro, on、ouais. est en live, vas-y tranquillement.、Ah, euh, euh, voilà, les, les gaillards du.、Euh, C'était cassé à côté, c'est ça? Salut. salut! On reconnaît la, la oh belle oh voix de oh Stéphane oh oh. et Damien à côté, comment allez-vous les garçons? Très bien, très bien. Bon, on, on va、ça、parler va. reggae jusqu'à 20h, donc、euh, on se lâche un petit peu dans la grotte.、Ja, euh, euh, avec encore、right. un, un, un petit peu de, de bruit. T'as vraiment une voix énorme, hein, Stéphane, super.、Je、tu vas me venir me faire des, des, des jingles de ton bah, temps en temps dans hein, cette é m i s C'est vrai que、ah, je devais te rappeler, ah, ah, oui, mais. Oui.、Euh, On va, va s'en occuper. Allez, on reste dans le bruit avant de vous retrouver. On part du côté de la Suède avec une nouveauté que j'ai reçue cette semaine. Ça fait beaucoup de bruit, j'en passe pas souvent du hardcore, mais en tout cas, bah, pourquoi pas. Aujourd'hui, il s'appelle Nifters, nouvel album qui s'appelle Salvatore Kain Incorporated. C'est sur le label、euh, suédois aussi qui s'appelle Cobra Killers. Ça sera disponible le 23 avril prochain. Dernier or. Renan Luce sur Virgin Radio. Non, je rigole.、Euh, groupe suédois, nouveauté, il s'appelle le Nifters, nouvel album qui va sortir le 23 avril prochain. L'album s'appelle Salvatore Kain Incorporated et ça fait beaucoup de bruit, mais c'est bien foutu. J'aime pas tout sur cet album, mais、euh, ce morceau en particulier était、euh, plutôt sympathique. Deuxième partie de cette émission, vous avez écouté、euh, Denis qui est venu faire un petit、euh, coucou, le bassiste des Papapoué qui seront donc、euh, en concert jeudi prochain du côté de, du centre jeunesse Pierre Bérégovois. Et on va commencer cette deuxième partie d'émission avec. Un artiste qui dérange, histoire de se mettre dans le, dans le groove un petit peu, puisqu'on va parler de, de reggae. Il dérange donc cet artiste dans son pays natal, le Niger. Il s'agit de Salim Ja Peter, un musicien véritable figure de la nouvelle scène reggae nigérienne, installé e à Paris depuis 2004. Il vient de sortir son nouvel album, 15 titres, ça s'appelle Hold Up de Pouvoir. L'album est disponible depuis fin mars. Et comme à son habitude, Salim Ja Peter dénonce une fois de plus les abus de pouvoir en Afrique et notamment la corruption. Euh, il faut savoir d'ailleurs que depuis le 2, 22 décembre dernier, le titre de l'album a été diffusé en tant que dernier single de l'artiste au Niger, car le gouvernement a décidé de le censurer. Voilà, ça se passe comme ça du côté de l'Afrique, c'est pas toujours la joie. En tout cas, trois de ses promoteurs ont été arrêtés par les autorités et des distributeurs de disques sont depuis en fuite.、Euh, du coup, il est en France. Il y a une tournée française hein, qui va arriver,、euh, je crois que c'est au mois de juin ou juillet. Salim Japiter, donc, dans la Belle Rock pour se mettre dans le groove. Ça s'appelle One Day Obama. On y va. I say to you today, my friend, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day. L'humiliation, a bride of s g r e g a t i o n d e s t r u c i o n Barack Obama. Today is one day. Barack Obama. Carvey. Today is one day. My dear little kid, he said that I have a dream. One day, one day, one destiny. One day. Reggae à l'honneur dans la Belle Rock ce soir avec Salim Ja, Peter, Wande Obama. Je vous rappelle, le nouvel album qui s'appelle Hold Up de Pouvoir. 15 excellents titres disponibles chez Believe en France. J'accueille avec un grand plaisir, et pour la deuxième fois, puisque t as déjà dit bonjour, Denis, bassiste dans le groupe Papapoué. Comment vas-tu es... Ça va très bien. c e s relax, tranquille, tout、ouais. va bien. Ouais, ouais, ouais, ça va. Je l'ai bien accueilli que... ici. Bon, je vois que les bières sont de sortie, ça fait plaisir. En général,、Chut、je suis tout seul dans cette émission, donc、euh, pas trop de bières. Ça fait du bien de, de, de pouvoir、euh, se divertir comme ça, tranquillement, ce dimanche soir. Et je... depuis que vous êtes arrivé, il y a le soleil qui est revenu. Enfin, là, il va bientôt faire、ouais. nuit, mais、euh, c'est ça c'est ça l'effet、euh, Papapoué. Sunny je... Shining. Bon, qui est Papapoué Poué, Allez, on va faire un petit、euh, listing puisqu'il n'y、euh, a pas que Denis, il y a plein d'autres personnes. Groupe、euh, Rouano-Lyonnais,、euh, c'est ça Ouais, ou Lyono-Rouanais, n ça D'accord.、Euh, Papa Poué, c'est 8 musiciens euh, donc euh, 2 chanteurs, un bassiste, 2 guitaristes, un clavier, un sa、euh, une saxe t、euh, un batteur. On, on, euh, on peut donner les prénoms Oui, bien sûr.、Allez. Donc,、euh, on a Olivier et Manu au chant,、euh, Anna au clavier, Julie au sax, Sam à la batterie, Rémi à la guitare et Mehdi à la guitare aussi. Alors, vous existez depuis, depuis combien de temps Depuis、euh, l'année 2003, où on ù o a fait notre premier concert. Enfin, voilà, on avait répété un peu avant, mais voilà, à peu près 2003. quoi Et si, si j'ai bien compris, il y, y a eu deux deux formations un petit peu. C'est ça Il y a eu deux deux histoires un petit peu. d a n Papapoué ou pas Oui,、ouais. oui, oui. En fait, Les, les deux chanteurs et le batteur、euh, se connaissaient de la région parisienne et ils ont、euh, émigré ici à Lyon. enfin à Lyon à Et puis voilà, ils ont voulu remonter un peu leur groupe qu'ils avaient un peu monté sur、euh, Sergi. Et, et voilà, ils ont fait appel à des musiciens plus locaux. Autre question qu'on a dû te poser, Denis aussi、euh, pourquoi le nom Papa Poué a,、oh, là, Ça veut dire quelque là, là, chose là, là, ou pas là, là. Non Si, si, ça veut dire quelque chose. Mais、euh, c'est une, une vieille histoire.、Euh, bon, il y, y a plusieurs versions, c'est assez, assez mystique. Non, euh, voilà, euh, le Papa Poué, en gros, Poué, c'est. C'est un terme qui veut dire euh, tranquille, euh, voilà, donc c'est les papas tranquilles.、Euh, voilà. C'est un,、euh, un terme entre vous ou alors Non, un terme non, de non, c'est ou...、euh, un, ouais, un patois,、euh, je crois, ivoirien, ou,、euh, voilà. D'accord. Donc, depuis 2003, donc, du o n c d côté de, de Paris, hein, si j'ai bien compris, pour commencer,、voilà. comment on a terminé du côté de, de Rouen et de Lyon donc Et、eh、b e、euh, n v o i l à ça s'est fait pas au, au biais des rencontres,、euh, où moi à un moment j'étais pas mal sur Lyon, donc、euh, voilà, on a, on a joué ensemble,、euh, et puis voilà, les concerts sont venus、euh, les uns après les autres. Voilà, on ne fait pas non plus、euh, 50 dates par an, hein, euh, mais、euh, v、voilà, on i l à o cherche à tourner comme ça.、Euh, on, on se fait plaisir et c'est vraiment le but du groupe.、Quoi. Et ça sera le cas hein, justement jeudi, puisqu'on le rappelle encore une fois, vous allez être en concert et ça c'est gratuit. C'est dans le cadre des、euh, jeudis gratuits、euh, organisés par la mairie d e r o u e n du côté du centre de jeunesse p i e r r e b é r é g o v o y Ça sera à partir de quelle heure À partir de 20h30. D'accord. Et on aura l'occasion de découvrir,、euh, c'est e pas un mini-album, c'est un, un maxi、ah、ouais, un maxi 7 titres, alors on espère qu'il nous sera livré d'ici le 8 avril, ce qu'on attend la livraison.、Euh, donc si on le reçoit, il sera bien présent le 8 avril. C'est un 7 titres qui s'appelle Témoins sans voix. Et bien on va en parler dans quelques minutes, mais je pense que ça serait bien d'en écouter un premier extrait. On aura quelques extraits hein, de, ce mini, de ce maxi en fait ce soir dans, dans la Bell e Rock. Premier morceau, c'est le morceau qui ouvre le maxi, ça s'appelle Première Dame. Euh, ça va bien, puisque juste avant, on a passé Wanda Obama, et vu que bah, M. Sarkozy était du côté des États-Unis, et Première Dame, voilà, je ne sais pas si c'est un lien, mais bon. Bonne ouais, transition, b o n e c a r e l a Papa p o u e t donc, Première Dame, on vous rappelle, jeudi, ils seront du côté du centre jeunesse Pierre b e r é g o v o i s ils sont tout de suite sur l'antenne de Virgin Radio dans la Belle Rock, et on remercie Denis, bassiste donc de o n c d Papa p o u e t d'être venu. Et on ne lit pas le journal, non, mais Damien, on s'ennuie ou quoi C'est pour、bon. poser sa bière, ça fera moins de bruit dans、ah, le micro. J'ai fait pareil sur le truc de... <rire> des paroles et m u s i q u e Parfait, parfait, très bien. Allez, papa coué tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Première Dame. SOS、elle lance, mais nul ne les reçoit. La première dame de France a ce soir bien trop froid. La première dame de France fait la manche dans la rue. Son séjour en instance dépend de son statut. Comme un gibier de potence, la peine est son vécu. La première dame de France repart d elle est vue. j u s un regard, on ne vous demande pas la lune. Un peu d é g a r s pour celles touchées par l'infortune Mais Si on s'égare, l'indifférence si commune Il n'est pas trop tard pour combler toutes ces lacunes Qui ramasse des coups par un m a r i en transe lorsqu'il est bien trop saoul? Ce soir, elle n'a pas de chance, il est encore à bout. La première dame de France, e n j o l et s a n verrou. La première dame de France, salariée d'un taf, son gloire accélère la cadence pour manger son pain noir. À la maison, c'est l'enfance qui l'attend, s a n s t r o p y c r o i La première dame de France, u s i n e et son bon roi. La première dame de France, c'est la meuf du quartier qui, pour un peu d'aisance, cache sa féminité. Derrière son arrogance se cache une fragilité. La première dame de France crache pour être intégrée. La première dame de France fait les 100 pas dans la nuit. Attendant les avances d'un client attendri. Pour sa famille sans défense, sans s u r c i l dans son pays. La première dame de France fait l'amour sans envie. Juste un regard. On ne vous demande pas la lune, un peu d'égard pour c e l l e touchées par l a f o r t u n e m i s si on s'égare, l'indifférence si commune, il n'est pas trop tard pour combler toutes ces lacunes. Dame extrait du nouveau Maxi signé Papa Poué. Ils sont 8,、hein. Olivier, Denis, Julie, Mehdi, Sam, Rémi, Anna et Manu. Denis, dans le studio ce soir, on va parler de ce nouvel enregistrement qui a été enregistré quand exactement, Denis Alors, il a été enregistré il y a un an, c'était en janvier 2009, donc oui un petit peu plus d'un an. Il a été enregistré dans les studios de, de Jarring Effect,、euh, voilà, un studio qui se trouve à Lyon,、euh, en haut des pentes. C'est une connaissance、euh, du groupe, non Ou vous avez envie de v e r là-bas Non, c'est surtout l'opportunité. En fait, c'est、euh, Céline donc, qui nous a enregistré cet album, qui est, voilà, qui est par connaissance、euh, copine avec、euh, l'un des, des membres du groupe. Et、euh, voilà, elle nous a proposé à ce moment-là de faire ça.、Euh, C'était pas vraiment prévu, mais on s'est dit enregistrer chez Jarring Effect. C'est quand même The Label Lyonnais Electro, c est, c est, pour nous c'était assez magique.、Quoi. Vous êtes fan justement de toute cette scène dub un petit peu qui se passe du côté de, de Lyon ou même hip-hop C'est un truc que vous écoutez un petit peu、euh, Oui, oui, oui, de toute façon ça fait partie de nos influences, un, voilà, que ce soit au niveau dub, électro hip-hop. Euh, voilà, surtout le... En ce qui me concerne, plutôt le hip-hop.、Euh, voilà, mais si, si, on, on, on a toujours suivi ce qu'avait produit Jaring FX parce qu'il y a quand même pas mal de bons sons au milieu. et voilà Pour nous, c'était vraiment magique d'aller pouvoir enregistrer dans leur studio. Alors, comment ça se passe au niveau des, des compos Est-ce que vous réussissez à vous réunir tout le temps Réunir 8 personnes, ça ne doit pas toujours être évident. Au niveau des, des répètes, c'est quelque chose qui est assez occasionnel, occasionnel ou alors ça arrive. Comment ça se passe Alors,、euh, en fait, on répète tous les jeudis soir s dans un studio、euh, à Lyon,、euh, studio Saint-Polycarpe, Saint du collectif Saint-Polycarpe, avec qui je fais un petit coucou d'ailleurs.、Euh, voilà, où u、euh, s i on arrive à se réunir une fois par semaine.、Euh, bon, on n'est pas toujours tous là, mais à peu près, quoi. On arrive à. À répéter、euh, tous ensemble dès qu'il y a une date,、euh, v、voilà, on i l à o est tous les sept, et donc une fois par semaine. Alors je l'ai、euh, bien compris, hein, je vous connaissais pas forcément euh, énormément euh, juste avant, j'avais eu d o n c'est un p r m i e e r c le premier album, Mo t e t e qui était sorti en、euh, 2006. en 2006 Donc j'avais、euh, écouté ça puisque vous aviez donné un concert, c'était du côté de la salle Pierre et Nom, si mes souvenirs sont bons Oui, ouais, ouais,、euh, je crois, oui, oui, oui, oui pour la sortie de l'album, on avait fait une、euh, soirée à la salle Pierre et Nom, on en a fait plusieurs, v、voilà, organisées i l à o par、euh, TAP Ouais, ils sont à côté. Oui, TAP. TAP. Voilà. <rire>、euh, nouvel album, donc,、euh, enfin, nouveau、euh, maxi qui s'appelle Témoin sans voix.、Euh, en écoutant, c'est、euh, facile de, de dire que vous faites du reggae、euh, plutôt engagé, quand même.、Euh, Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection particuliers Ouais, on a plusieurs thèmes de prédilection, mais ce s t pas des textes engagés, c'est-à-dire que ce s t des textes、euh, qui, qui reflètent、euh, notre vision, nous, des choses. Après, on n'a pas la prétention、euh, de vouloir changer、euh, le monde et, et la société, mais voilà, c'est plus un constat de. De ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est notre point de vue. Donc,、euh, oui, notre point de vue est engagé. Dans ce cas-là, voilà. Alors, prochain titre qu'on va jouer, c'est Mes larmes coulent. Est-ce que tu peux、ça、me parler de, de ce morceau、euh, Mes larmes coulent, ouais, moi, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur,、euh, que, que les chanteurs ont écrit.、Euh, voilà, p a r c e q u e ça, ça parle un peu, ça fait un petit peu allusion aux, aux expulsions autour des écoles, v o i le à l combat d e s r ESF, tout ça.、Euh, voilà, c'est des, des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a deux versions.、Hein. Il y a version dub aussi. Hein, ah ouais, ouais. ouais. Elle est très dub, bien, la que... version dub. Alors, qu'est-ce que vous voulez écouter On écoute quoi On écoute la version normale ou la version dub Allez, la version double, double hein. Yeah, hein. Yeah, dub. d u e d u b Wise ce soir sur le platine. Allez, on y va avec la version dub, mais l'arme coule. Donc, tranquille. Rastafari. De tradition jamaïcaine, version vocale et version d u b disponible donc sur le nouveau maxi des p a p a p o u é t s Tu le disais, Denis. Normalement, on devrait pouvoir, on espère, on touche du bois, se procurer ça jeudi, c'est ça Mais, Et o u i normalement, on doit être livré le 8, c'est-à-dire、euh, le jour du concert. Donc,、euh, j'espère qu'il n'y aura pas de couilles ce jour-là.、Euh. Voilà, on le souhaite aussi. Pour tous les fans donc, de pa Papoué,、euh, on va rester du côté des nouveautés、euh, reggae, puisqu'on parlait de la Jamaïque. Deux sorties, justement, reçues la semaine dernière sur un label anglais. Je ne sais pas si tu connais ce label qui s'appelle Pressure Sounds. Bien sûr.、Euh, label spécialisé en ressorties de classiques reggae jamaïcains qui ont l'habitude de, de m'envoyer du très bon son. Et c'est le cas encore. Avec、euh, première nouveauté qui nous vient d'un artiste qui s'appelle Ataras. Ça te dit quelque chose ou pas Non, mais bon, les, les scuds de chez Pressure Sound, s vous pouvez les trouver chez Livy. Petit reggae sur les q u a i s d e s o n à Lyon, c'est des potes, big up les gars. Bon allez, on s'écoute ça justement. Ataras, le 45 tours s'appelle Brimstone on Fire avec en face B, bah, comme vous, hein, une version dub évidemment. Apparemment un 45 tours très très rare des années 70 produit par Joe Higgs qui était d'ailleurs sorti à l'époque sur son label qui s'appelle Elevation. Ataras donc, Brimstone on Fire, c'est dans Label Rock. À l'honneur sur le 894 dans Label Rock ce soir, avec deux sorties sur le label ou ressorties, même je devrais dire sur le label Pressure Sounds. Le premier c'était Ataras Brimstone and Fire, c'est un 45 t o u r à l'ancienne à la Roots, et puis à l'instant, l'autre nouveauté, un artiste jamaïcain du nom de Freddie m c k e y ça s'appelait r o c k a b y Woman.、Euh, Freddie Mackey hein, qui a travaillé entre autres dans les années 70 pour des p r é c i e u x labels comme Studio One ou alors Treasure Island. Avec moi ce soir, Denis. Yes. Papa Poué, ça t'a plu? Oui, oui, oui, j'aime toujours bien ce, ce genre de son. Bon,、euh, concert donc gratuit ce jeudi, on le rappelle. Centre de jeunesse Pierre Berrigovois à Rouen, venez nombreux. Côté、euh, concert, j'étais en train de lire sur le site internet que vous avez déjà、euh, pas mal tourné, puisque vous avez été à la fête de la musique dans le centre-ville de Lyon, oui. Oui, tout à,、hein、à fait, l'année dernière,、oui. euh, Concert de soutien d e f i c i d a aura été h â t r e Ça c'était il y a quelques années déjà,、oui. euh, Centre des détentions de Rion. Comment、oui. ça se passe ça h、ah, bah ça, c'est.、Euh, on a eu、euh, un contact, euh, voilà, euh, puis on a envoyé notre CD et les détenus du centre de détention de Rion ont, ont retenu、euh, voilà, notre, notre CD, quoi.、Et、quel genre de, de réaction on a dans, dans, dans un concert、euh, pareil Ah, bah là, c'était en plein air, au milieu de la, de, la cour de, fin, de la cour principale, quoi. Voilà, donc les, les détenus étaient autour de nous.、Euh, voilà, ils ont bien. On, bien sûr, c'est sûr, c'est pas l'effervescence d'un concert,、euh, voilà, parce que c'est un milieu quand même très particulier.、Euh, ouais. Mais voilà, c c ça, ça s'est fait, ça nous a beaucoup interrogés, beaucoup remués, beaucoup fait poser de questions. Et、euh, voilà, c'est, enfin je trouve que c'est bien d'aller faire un tour là-bas, comme ça, dans ces conditions. Euh, ça montre、euh, pas mal de choses et notamment une certaine oppression.、Quoi. Alors, on rappelle que les 8 membres hein, seront donc、euh, du côté de, du Sand i Jeunesse ce jeudi. Oui, tout、yes. à fait.、Euh, à quoi s'attendre nouveau, nouveau Maxi, justement oui, oui, oui, on va beaucoup jouer de, le, nouveau, le nouveau Maxi, donc on les joue quasiment toutes.、Euh, voilà, mais aussi、euh, des, des, quelques, quelques anciens morceaux du premier album et puis d'autres、euh, qui sont venus se greffer comme ça.、Euh. Voilà, un set,、euh, un set qui part généralement.、Euh, Assez tranquille et qui finit avec les deux jambes en l'air. D'accord, plusieurs styles donc musicaux hein, qui vont être couverts. Ouais, ça fait partie du, de nos différentes influences. C'est-à-dire que voilà, des fois on met une touche hip-hop, une touche jazz manouche. C'est tout ce qu'on écoute, tout ce qui nous passe par la tête. Puis on est 8, donc y a les goûts et les couleurs, il y en a beaucoup. Vous allez faire、euh, Laissez-moi vivre Non, non laissez-moi laissez rire. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire.、Oh、laissez rire. Le faux、ah. fan. Alors, ça, surprise Damien, tu n'as qu'à venir jeudi, tu verras. D'accord. <rire> en, en, en parlant de, de ce titre, Laissez-moi rire, j'ai vu aussi que vous aviez、euh, offert, c'est ça, pour une,、euh, une compilation qui va sortir Non, qui, qui est sortie. Qui、euh, est s o r t i Oui, qui est s o r t i、euh, je ne sais plus en quelle année, c'était.、Euh, voilà, la, copie, la c o m p i l a t i o Décolonisons, c'était la deuxième. 2006. Voilà, c'était 2006, merci Damien. Oui,、euh, oui,、ouais, oh, on、2000. nous a, en fait,、euh, on a envoyé notre morceau à, à l'association Survie, donc, qui produisent CD, et、euh, par le biais aussi de. de De, de Nasri qui est en featuring avec nous sur ce morceau, en fait, on a, on, voilà, on a réussi à, à passer notre morceau, et ça leur a bien plu, ça, ça, ça tombait pile dans le thème de Que Défense Survie, la France-Afrique, donc voilà, ils ont retenu notre morceau. Le nouveau Maxi s'appelle donc Témoin sans voix, on va s'écouter un troisième extrait, c'est justement Témoin sans voix, titre phare donc de ce Maxi qu'on e espère vous pourrez、eh、ben, acheter hein, directement. Jeudi. Sinon,、euh, comment on peut se procurer vos sons Il y a, ouais, un, il y a un site, que, site internet, forum、euh, Oui, il y a、forum. un site internet déjà où on peut le commander.、Euh, donc il y a h t t p p a p a p a p o u e point f r e e f r Il y a un site MySpace aussi. Et plus、hein. un MySpace、euh, Papa Pouille, attaché, p a p a p o u e tout t attaché, P-A-P-A-P-O-U-E. Et sur i m u l e aussi. i m u l e c o m c'est ça <rire> Non, faut pas. n o Ah non, faut, faut pas, pas. i l faut acheter l'original, c'est important, il faut、ouais. supporter.、Ah, voilà. Qu'on le fasse à la limite sur des、ouais. gros artistes et tout, pour... pourquoi pas. Mais non, pas sur comme ça. Non, non Damien, voilà, ta v i t dit, première bêtise de la soirée. t u s p r d o Bon, sors, allez. <rire> Témoin sans voix, on s'écoute ça tout de suite. Tutoyant la démence, combattant de l'endurance. La résistance organise bien mal en souffrance. Mais quelle a u t r e i s s u e pour échapper au non-sens. Liberté d'écouter, droit de la fermer. L'impuissance de nation à l'existence cloisonnée. Des idées étouffées, des idées, o、oh、ù mais rien n'y fait. La somme de mes espoirs viendra au bout de ton armée. Oh, I know, don't wanna stay. Désolé, Topi Laway. Combien de fois on m'a dit. Qu'une vie valait bien moins qu'un profit. Combien de fois on m'a dit les droits de l'homme sont bafoués aujourd'hui. Et on est là, face au constat, les rêves d'ici sont les cauchemars de là-bas. Et on est là, témoin d s a n s v o i x Les mains tendues, mais nos cœur s reste n t froid. s Diviser l'auditoire, des élections truquées. Contrôler le pouvoir avec l'aval de l'armée. Bénéfices de l'or noir ou de diamants volés. L'ondu des prix dérisoires aux pays fortunés. Le FMI pillard, en toute légalité, plante son étendard dans les grandes sociétés. A la fin de l'histoire, l'autochtone apeuré. N'a pas vu un dollar depuis plusieurs années. All I know! Comment veux-tu qu'on survive quand ton pays est frappé d'amnésie? Pas de morale inutile, d i s c o u r s t r u q u é i les armes, prennent la suite. Comme si l'histoire ne pouvait croire, la vérité d'un seul côté du miroir. On n'en parle pas, ou bien tout bas, c'est vivolé pour de l'or à nos doigts. Se taire devant ces militaires qui avaient tous les droits en abusant, crois-moi, des deux côtés, un holster, un visage très austère, p a r des armes de vraie loi, ici bas, pas le choix. À gauche, à droite, la misère, ils dénoncent leurs frères, juste pour un repas prêt à tous les c o u p s b a s les horreurs régulières, leur régime y prospère, sans aucun émoi, sans souci de leur foi. All I know. Combien de fois on m'a dit que l'air était meilleur par ici? Combien de fois on m'a dit que venir ici n'avait pas de prix? Qu'est-ce que t d i t là? Il faut tout voir. c e s rêve s brisé s qu'on reconduit au départ. Au jeu des lois, on en est là. Les portes s'ouvrent si t'as mon frère, si t'es i c a s Témoin sans voix, le titre phare du nouveau Maxi des p a p a p o u é c'est、euh, le plus accrocheur, je disais, le single, c'est comme ça, c'est ce que je te disais, Denis, hein, du côté、euh, hors antenne, oui, tout à fait.、Euh, on rappelle donc,、euh, disponible, on l'espère,、euh, jeudi ou sinon、euh, très prochainement en tout cas.、Euh, oui, très prochainement, bah, sur Lyon, on a une petite date, là, le 23 avril, sympa, au s i x i è m e continent、euh, qui se trouve au, vers le métro Saxe. Voilà, 6ème continent qui font de la world music et qui font un super festival tous les ans. Et、euh, là, bah là, en ce moment, ils ont eu une coupe franche dans les subventions et ils sont pas très bien. Et、euh, voilà, on, on a proposé de, de passer pour, pour les soutenir, faire cette soirée de soutien. Et ça nous paraît important de soutenir ces lieux où, parce que finalement, c'est eux qui nous programment. Donc sans eux, on meurt. Sans nous, ils meurent. Voilà, donc il faut se tenir les coudes en ce moment, ces périodes un peu. Un peu j u s t au niveau subvention. D'accord. D'autres concerts prévus cet été, non、euh, C'est en transaction, c'est en négociation. Oui, c'est en négociation.、Ouais, ouais. On va peut-être faire un petit tour du côté du satellite, un de ces quatre. Là. On a eu des premiers contacts, mais、voilà. sinon, on n'a pas d'autres dates pour l'instant. D'accord. Du côté du,、euh, de TAP, hein, je me tourne vers toi, Damien. Est-ce qu'il y a des, des choses un petit peu à se mettre、euh, sous les dents bientôt Sans doute un projet pour、euh, l'été 2010. On est en train de réfléchir sur、euh, un cinéma plein air. D'accord. Pendant l'été. Voilà, pour changer un petit peu. Ça serait une、euh, première, hein Ouais, pour changer un petit peu des concerts. Et puis sinon,、euh, ben, on a relancé notre fameuse date et collaboration avec les mardis du Grand Marais, mais c'est pour décembre, pour les fêtes de Noël. D'accord. On fait l e s trucs un... à long terme, nous. Hein, ouais. Les... ouais, ouais, ouais, <rire> on, on aime bien. Et puis on a fait des t-shirts aussi que vous pourrez admirer sur le nombreux mannequin rouennais. Et si vous êtes intéressé, éventuellement, on pourra renouveler la production. D'accord. On rappelle qu'il y a un site internet aussi p o r t a b l On sait pas s'il est mis à jour. si C'est、euh, un, un MySpace.、Euh, euh, my my my ouais. Tout y aura attitude produite. Voilà, tout simplement. sur Ça se tient. Il y t plein de points comme tout à l'heure là, mais je sais plus n Non, ça se tient ouais. tout.、Ouais. D'accord. Rendors-toi, Stéphane. Baston se tient, tient. <rire> on veut que ta voix, Stéphane. Ta belle voix.、Euh, on rappelle aussi le, les, les sites internet pour papa avec,、euh, bah, Papapoué avec papapoué.fr, c'est ça、euh, Ouais,、oui. c'est l'extension sur,、euh, ouais, ouais, sur free.fr, papapoué.free.fr, et sinon sur le MySpace. Mais、euh, voilà, vous tapez papapoué sur un moteur de recherche et, et voilà, c'est bon. Et et on,、euh, en tout cas, on peut écouter du bon son. C'est ça qui fait plaisir. Ils sont connus、Bye. sur Google. C'est vrai,、eh ouais, ouais. on... j'ai tapé、ouais, Papapoué. Vous arrivez en tête,、hein. ouais. Star, tu sais que tous les jours on clique Papapoué pour qu'il y ait le plus de clics possible. <rire> Ça fait p l a i i r On des a des gens qu'on qu paye pour cliquer sur Papapoué pour qu'on soit en haut sur Google. Ils、temps. sont au Mali, les gens qui cliquent. <rire> <rire> la France-Afrique. <rire> bon, en tout cas,、euh, vous voir et vous écouter sur、euh, l'internet, c'est bien. Mais le mieux, c'est quand même、euh, d'aller、euh, du côté de, du centre jeunesse Pierre Bergouvois. On le redit encore. Gros coup de promo donc euh, pour jeudi, et c'est gratuit en plus. Tout à fait. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Xav et une h o r s du centre Pierre-Berrigovois. C'est eux qui nous font venir. C'est pas la première fois qu'ils nous font venir en plus. Et Lord des Roches aussi, quand même. Voilà,、euh, grâce aussi à l'ordéon qui a a i t Merci Laura. Le bon, vous、ouais. restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va se taper quelques bières encore. On、oh, s a écouter encore、bah. une nouveauté. Il n'est pas fini, le pack. <rire> Il n'est pas fini, on va le finir, t'inquiète.、Euh, nouveauté, donc, reggae pour continuer. Troisième album pour un artiste qui s'appelle Perfect. Il s'est fait connaître en 2006. 17 morceaux sur ce nouvel opus.、Euh, C'est produit par c h、euh, e r k a n de Tiger Records et Chalice Palace Music en collaboration avec le label artiste,、euh, autrichien qui s'appelle RI Vibration. Euh, nombreux invités sur l'album, dont s i z l a Lutan、uh, Faya et Zamunda. Voilà, c'est du、bon、fire, gros bon bon bon 64 uh, uh, minutes de nouveau rhythme et lyrique exclusif. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Seven is the number. a o r a s t a c a u s e Mosiah, tell them time will tell, tell, tell. Will tell, All them a u s show up and I ring them church bell. In y o u Zion, t h、yeah. e y r not s l e e p a n d d r e a m a n d slumber. Emmanuel says seven is the number. Just give thanks for life and sing. Blessed my Lord, my God, my King. Be wise and smart and you'll get stronger. And you live longer.、Uh. Watch out for all the Eden. Them, kind of for them, and u s e so a friend. Them, not ready f o r t h i s Oh, well, Missy said, Them want to bath m e fist. Oh. Them, t h e l i o n d fall like this. Them, a try shake me h and b u t me stop here, then you miss. Watch it. You know, it's e n o for them f u l l o f a l live service. Can't take the fire when me f h i n k t h e m i y n a t be furnace. And the more they keep on telling me, no,、oh, the more I keep on burning it. so、oh. Not Sleep and dream and slumber.、Uh, Emmanuel says seven is the number.、Uh, just give thanks for life and sin. b l e s s e d my Lord, my God, my King, be wise and smart, and you'll get stronger.、Uh, a n d you'll live longer.、Uh, watch out for all the h Eden. Them, plan up for them, and you'll suffer. Them c r o o k e d and them never straight. The appreciate, love them, appreciate. Never early, them always late. Enough of them are old pirates.、Oh. Tell them forward and move straight. Mama Africa awaits. Black people come be repatriate. One, two, me clap a n d me, a shit.、Mm -hmm. From the gospel came their gospel. Slumber, ah,、uh, Emmanuel says seven is the number, ah,、uh, just give t h a n k s for life and sing. Blessed my Lord, my God, my King, be wise and smart, and you get stronger, ah,、uh, and you live longer.、Uh, watch out for all the h i d d e n them, can't afford them, and use up my friend, and oh, Show up And I ring them church bell in a Zion. w e r e not sleeping, dreaming, slumber. Emmanuel says, Seven is the number. Just give thanks for life and s i n g Blessed, my Lord, my God, my King. Be wise and smart and you l l get stronger. And you live l l longer. Watch out for all the heathen. Can't offer them a n e u s e u p my friend. t h e m not ready for this. Oh, well, Mrs. said t h e m want to p o p the fist.、Yeah. Ow,、oh, m e give them the lion p、like、a w l i k e this. t h e m a t r y to shame me and bop me, stop being a gandamis. s Watch it. Seven is the number, un extrait du troisième album de Perfect qui s'appelle French Connection, histoire de clôturer cette session. Reggae dans ce programme Label Rock, la semaine prochaine, ça sera une session électro. On reviendra sur le festival, enfin, ce n'est pas un festival, une soirée du label Infiné qui s'est déroulée vendredi dernier, du côté du fil dans le cadre des nuits sonores. Hein, je vous rappelle que le festival. Énorme festival du côté de Lyon. Ça sera du 12 au 16 mai 2010. Des interviews que j'ai réalisées vendredi. On aura l'occasion d'avoir du live avec Rhône, énorme producteur français, ainsi que le superbe Agoria pour une grande interview. D'ailleurs, il viendra dans l'émission faire une sélection musicale. Ça sera la semaine prochaine entre 18h et 20h sur le 89-4. On va terminer avec du live ce soir, puisque un deuxième retour sur les mardis du Grand Marais, c'était mardi dernier. On va partir. Du côté de Brooklyn à New York, retrouver l'attraction, la tête d'affiche de mardi dernier. Le festival Les Femmes s e n Mêle, n t le groupe Mène enchaîné avec les White Stripes, plutôt du lourd. J'espère que vous êtes d'accord. J'ouvre les micros, j'avais tout fermé. Je suis heureux de o i r Ah, i r s là, quand、oh, même.、Merci. Ah, quand même. p a Rock'n'roll! d n r o Bon, allez, un petit peu de, de rock'n'roll, plutôt de l'électro-pop、yeah、avec men! Et d'ailleurs, ça va plaire à notre guitariste, guitariste de Papapoué, Rémi, qui、ouais. est hyper rock'n'roll en fait. D'accord, bon, bah très bien. Et Wesh a Raps, il est、scène. très rock'n'roll. Il sera content quand il écoute l'émission. Bon, bah parfait.、Euh, tiens, en parlant de ça, c'est bien de me rappeler: www.virginradiorone.fr. À partir de demain matin, vous pourrez non pas télécharger. Je suis désolé, les garçons, il faudra l'écouter en streaming. Car il y a une restriction du côté de Thunder Forever, donc pour pas que ça se retrouve sur l'internet, ça sera juste en streaming.、Euh, voilà. J'ai un logiciel pour, télécharger, pour、euh, <rire> enregistrer le streaming. Oui, et toi tu fais de la puce pour e m u l e et tout. Je vais t'apporter ton micro. Allez, on y va donc.、Main、Adopi, Adopi. En live dans ce programme pour terminer cette émission. Are you ready for dancing? Ok. Can you say boom, boom, boom? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. 1, 2, 3. Boom, boom, boom. Merci beaucoup. Cette chanson parle des hommes qui font des bébés. C'est très très chaud et c'était très chaud d'après les dires de l o r e C'est ça, hein, 200 personnes apparemment pour、euh, applaudir Thunder Forever et Amen avec、euh, vente de Godmiché en bois. voilà、euh, D'ailleurs,、euh, c'est ce qu'elle annonce, hein,、euh, la petite chanteuse new-yorkaise, dans ces deux titres qu'on vous a diffusés. voilà Ça s'appelait Boom Boom Boom et CCB. On va se quitter, on est en <rire> retard, mais enfin bon, c'est Pâques, donc、euh, voilà, c'est、ouais. notre o f f à nous. a l l e z on rappelle encore une dernière fois le rendez-vous de jeudi, Denis. Oui, donc, c e s t le、euh, moment de vendre. Rendez-vous、euh, au Centre Pierre-Bérégovois, jeudi 8 avril, à partir de 20h30, pour、euh, le concert de Papapoué, avec、euh, peut-être、euh, le nouveau、euh, m a x i On l'espère.、Voilà, témoin s a n voix,、euh, voilà, qui, est, qui, donc, qui sera tout frais. Bon, Alors, vu que c'est gratuit, vous pouvez acheter des, des CD, du coup, enfin, voire deux même, parce qu'ils ne sont, sont pas chers. Non, non ils ne sont pas chers. On fera un prix de groupe. ah Cool. Bon, en tout cas,、euh, rendez-vous demain matin sur、euh, virginradio1.fr pour retrouver en intégralité cette、euh, émission avec,、euh, bien sûr, le lien des、euh, sites MySpace plus le site、euh, officiel de Papa Poué.、Voilà. Et si jamais ce n'est pas disponible jeudi, et bien、euh, n'hésitez pas. Il、ouais. y a un contact, hein, donc、euh, prenez contact avec、euh, tout le groupe. N'hésitez pas.、Et、voilà, n'hésitez pas. On va terminer cette émission avec un autre、euh, live. C'est un beau cadeau pour tous les Fans des w i Y Stripes, puisque à défaut d'un nouvel album, il y a un live qui vient de sortir en CD et en DVD intitulé Under Great White Northern Lights.、Euh, un enregistrement qui、euh, paraît conjointement avec la sortie d u n d o c u m e n t a i r e qui retrace la tournée canadienne de la formation、euh, du duo hein, de Détroit, enregistrée dans des salles intimistes en 2007. Trois titres live pour vous Icky Fump, Hotel Yorba et My Dorbel. On aurait pu vous passer le Seven n a t i o n Army, mais bon. bon. Bon,、ouais. connu,、ah. connu. Bon. voilà, trop connu. Trop allez, connu. on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine. Merci、donc. de nous avoir accueillis, ça v bientôt.、Yeah, oui, Big bien up、bon. Manu,、Merci、premier Seb, bassiste、bien. lyonnais des p、euh, voilà, voilà, a p a p o u é Manu d'Inapoli. Allez-y donc, jeudi.、Euh, un dernier mot concernant les mardis du Grand Marais. Prochaine soirée, ça sera le mardi 13 avril avec、euh, une soirée tendance garage, soul de Bud Shakers de Lyon et un groupe qui vient de Mau qui s'appelle Lady Like Dragons. Et j'aurai l'occasion de passer quelques disques aussi, donc、euh, venez. Là aussi, sortez-vous, les Rouennais.、Exactement. Ouais, Allez, on termine en rock. Et tu disais que ça va faire plaisir à qui dans Papapoué À、ah, Rémi, notre、voilà. guitariste Ernest Ranglinien de、bon. Papapoué. Très bien. Allez, les Wildstripes, pour terminer cette émission, à la semaine prochaine. Ciao Ciao Ciao This is Jack White, and this is my big sister Meg White on the drums. This old song of ours called Hotel You're b o v e Let's、see. And it's、uh, two! Hell yeah! Well, it might sound silly, yeah, for me to think childish thoughts like these. I said, I'm acting tough,、huh? I'm gonna do what I please. Let's get married! Three, o three, four, three, four, t h e e four, three, f o u three, o u three, y o u l a t e r all I g o t inside is v f o a r four, four, four, four, four, f r four, four, f r four, four, f o r four, four, four, four, four, four, four, f o four, four, four, four, four, e o u r four, f o o u r f o u